Jeudi 16 septembre, Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à l'écoute de cette édition. Voici les grands titres. Le chef de colline Kigua en zone, Madame Via, de la, de la commune Moutimbouzé en province de a été suspendu de ses fonctions pour spoliation des terres et autres abus, affirme population et administration communale. Ce que l'intéressé rejette en bloc... Près de 100 familles habitant le site des déplacés de Chamadzi en commune Muruta de la province Kayanza réclament des tôles afin qu'elles puissent retourner chez elles. Dans cette édition, on vous, parle, on vous parlera également du retour de la joueuse de tennis. Euh, elle est nommée Sada Nahimana. Vous l'entendrez dans cette édition mise en ondes par Eli Kadogo. Rebonjour oh, et bienvenue. Vous n'avez pas Isanganilo, vous ratez l'essentiel. Oh, bonjour, parlons protection sociale pour débuter cette édition. Assurer la couverture sanitaire universelle au, au Burundi, c'est l'une des recommandations formulées hier, mercredi, au chef-lieu de la province Chibito, qui est lors d'un atelier du lancement officiel de la semaine dédiée à la protection sociale et à la mutualité, édition 2021 un atelier organisé par le ministère ayant les, la solidarité nationale dans ses attributions. Suivez Arcade Nimbuna, secrétaire exécutif permanent à la Commission nationale de la protection sociale, dont les propos ont été recueillis par Jackson Bahati. On a recommandé de proposer une architecture consensuelle de l'assurance maladie obligatoire en vue donc de cheminer vers la couverture sanitaire universelle. On a recommandé de renforcer les capacités des responsables administratifs, des élus du peuple ainsi que le leader communautaire pour la conscientisation à la protection sociale et la prévention des risques maladies à travers les mutuelles de santé. On a proposé des stratégies pour identifier les pistes de financement innovants des programmes de protection sociale afin de couvrir ces issues on a recommandé de plaider pour l'intégration des adhésions aux mutuelles de santé dans l'évaluation des performances des communes. Pour le moment, donc, on s'est mis d'accord qu'il faut euh, dégager une architecture qu'on s'assure. C'est un montage que donc, notre gouvernement devra choisir. Et là, on va proposer plusieurs scénarios. Et ça reviendra donc aux décideurs de prendre une décision par rapport au montage qu'ils veulent qu'il soit monté. On peut monter l'architecture via les mutuelles communautaires qui existent ou bien la création d'autres mutuelles ou bien la création d'autres structures et tout cela donc va surgir dans cette proposition d'architecture et là on va montrer donc plusieurs scénarios et ça reviendra donc à tous les partenaires donc à commencer par le partenaire principal l'État et ses partenaires sociaux qui vont donc se mettre d'accord pour choisir donc un montage qui est précis Arcade Nimobona, secrétaire exécutif et permanent de la Commission nationale de la protection sociale. » Et certaines familles en situation de vulnérabilité habitant le site des déplacés euh, sur la colline Chamaz et en commune Muruta de la province Kayanza demandent à l'administration ou à toute euh, autre personne de leur prêter main forte en ce qui est de la construction, de la reconstruction de leur maison euh, d'habitation afin qu'elles puissent retourner à leur colline d'origine provenant de la province de Kayanza octroyé en dons en tôles et en vivres à, à près de 100 familles et ont déjà construit des maisons d'habitation au point avec Patrick Kasingyumba. Vous voudrez bien nous excuser de cette erreur technique Poursuivons cette édition. Le chef de le chef culinaire de Kigwati, de la zone Maramvia en commune Mutimbuzi, a été suspendu de ses fonctions par la décision de l'administrateur de cette commune. Cet élu uh, suspendu est accusé par la population de spolier des terres. Siméon Butoyi, uh, administrateur communal, accuse de son côté ce chef culinaire de s'approprier des biens publics ainsi que des fonds destinés à la commune pour uh, ses intérêts. Le point avec Jean-Marie Mayong. Ce sont les grognes des habitants de Kiguati, zone Maranvia, commune Moutinbuzi, province de Bujumbura, qui se plaignent contre le chef de la colline Jonathan Daishimiye. Ils disent que ce chef de la colline maltraite les gens en leur spoliant. Des biens. Il a vendu la route et sépara les parcelles des citoyens de ce village d'Opin. Les caniveaux pour le passage des eaux n'existent plus. La population sera emportée par les eaux. Il a vendu le marché en collectant de l'argent des citoyens. J'ai été malmenée par ce chef de colline. Je ne sais même pas où mon mari se trouve aujourd'hui. Si le chef de colline constate que tu as une parcelle, il fait tout pour la récupérer et tu n'as rien à dire à la fin. Ces accusations sont confirmées par Simeon Boutoui, administrateur de la commune Mutimbuzi, qui signale qu'ils ont tenté plusieurs fois un prodigal des conseils, à son chef de colline, mais sans succès. Le nom de Chimier, Jonathan, a été démis de, de ses fonctions d'être le chef de la colline du village de développement de Maranvia. Il a commis beaucoup, beaucoup de fautes, raison pour laquelle on a pris la décision de le destituer provisoirement. Il a eu des mises en garde et ce n'est pas un homme coopératif car il a même refusé d'aller tenir une réunion à l'Assemblée Générale. Ses habitants demandent d'être rétablis dans leurs droits et que ce chef collinaire soit puni selon la loi. Le chef de la colline destitué dans ses fonctions dirigeait cette colline depuis 2015. Jean-Marie Mayonga. Sur ce, Jonathan Daichimie, récemment suspendu de ses fonctions, de chef de colline Kigouati 14e et transversal par l'administrateur de Moutimbouzi, vous venez de l'entendre, rejette en bloc toutes les accusations formulées à son encontre. Il demande plutôt au président du conseil communal Moutimbouzi, au gouverneur de la province de Bujumbura, de faire des enquêtes minutieuses car, précise-t-il, plus de dix de différents conseils culinaires en commune Moutimouzi sont déjà démis de leur fonction par l'administrateur en déyant à deux mois, nous allons revenir sur son élément sonore. Captez Issa écoutez la différence. À 13h30, Poursuivons cette édition. Je vous l'annonce en titre. La joueuse de tennis, Sada Himana qui a remporté des médailles dans différentes compétitions internationales est rentrée le soir de ce mercredi. Et c'est pour se préparer aux compétitions de tennis qui se dérouleront bientôt en France. Et elle est contente de, de, du pas déjà franchi. Et la mère de ces jeunes filles appelle d'autres mères euh, à, à faire aimer le tennis à leur fille et le point avec Bala Avialiman. Arrivée à l'aéroport international de Bujumbura, le soir de sommet et crédit, la joueuse burundaise de tennis, Sadana Imana, a indiqué qu'elle se réjouit d'avoir décroché beaucoup de médailles dans les différentes compétitions internationales auxquelles elle a jusqu'ici déjà participé. J'ai remporté une victoire en Turquie et en Slovénie. J'ai pu participer aussi à d'autres compétitions, bien que il y en a que j'ai pas gagné, mais j'ai donné le meilleur de moi-même. Je profite de cette occasion pour remercier le président de la République et tous les Burundais, car point final à cette édition à 13h06 vous voudrez bien nous excuser des irrégularités qui ont émaillé cette édition très bon après-midi à tous et à tous au revoir